Unité 9, leçon 4, phonétique. Répétez. A.、Ah, Distinguez Y et Je. Ah, mes voyages à Fijac. Le jardin de Yasmine. Il y a des jasmins, des papillons jaunes. Hier, j'ai adoré les jeux de ses yeux.